La prononciation du breton, onzième partie. L'accent dans un groupe de mots. Arpouez-mouez. Exemple. Mdôle. Tôle. Péntôle. trigon Lûr. trigonle Mdôle. Endôle. Mdôle. Mnti. Brasse. Mnti-brasse. Barra. Mat. Bar-mat. Guére.